Please.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 1970, pas la décennie, mais bien l'année 1970, qui fut、euh, tout à fait excellente et qui est une、euh, des plus belles de toute l'histoire de rock. Une année fertile en sortie de classiques et de très bons albums. Une période aussi de changement, une année qu'on pourrait qualifier de transition entre les artistes dominants des années 60 qui sont disparus comme les Beatles,、euh, Jimi Hendrix et、euh, j a n i s Joplin, ainsi que l'arrivée de petits nouveaux qui sont venus quelque peu Bouleverser la donne dans la décennie suivante parce que 1970 c est aussi la première année d'une nouvelle décennie et une année où on a vu se développer sérieusement des、euh, nouveaux styles comme le country rock, le rock pas r s s i f et le m é t a l On va donc entendre au cours de cette émission spéciale de 6 heures des artistes qui ont, qui ont marqué cette année 1970 dans à peu p r è s tous Les styles qui dominaient à ce moment-là. On va entendre des groupes comme CCR, Spooky Tooth, King Crimson, Pink Floyd, Deep Purple, Crosby Stills, Nash Young, Fleetwood Mac, Procol Harum, Grand Funk Railroad, The Rolling Stones, Bob Dylan, Emerson, Nick Palmer, Pretty Things et David Bowie. En outre, je vais vous présenter un groupe de rock psychédélique et progressif anglais très obscur du nom de Fairfield p a r l o r Il A sorti un seul et unique album en 1970 intitulé From Home to Home. Donc, encore une fois, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Tout de suite, on va débuter avec trois gros canons qui ont fortement marqué l'année 1970. Dans un moment, on va entendre les Canadiens de Guess Who et les Anglais de Fleetwood Mac, mais tout de suite, on écoute les Who avec un extrait d'un album classique que le groupe a enregistré en concert.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 So you gotta work with me. Sometimes I wonder how to do t h e r e ain't no cure for the summertime. Well, my mother, mother told me so. Don't work me. Sometimes I wonder, I'm going to. Do There ain't no cure for the summertime.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 I knew he'd understand. He, He said, s t i c k by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Sous Avec un de leurs classiques, la pièce-titre et aussi le titre de l'album American Woman. Paru en 1970. C'est le dernier album qu'ils ont enregistré avec Randy Backman qui a quitté pour former quelques années plus tard le BTO Backman Turner Overdrive. Ils en ont sorti un autre album cette année-là, n 7 0 de Guess Who, c'est-à-dire s h a r e the Land à l'automne. Et on avait remplacé Backman par deux guitaristes, c'est-à-dire Kurt Winter et Greg Lusky. C'est un autre très très bon album qui est paru en 1970, s h a r e the Land. Juste avant les guessous, on a entendu Fleetwood Mac avec Oh Well, à l'époque du guitariste Peter Green, à l'époque où le groupe était une formation de blues anglais. C'est tiré du très bon disque Then Play On. Au début du b l o c on a entendu Léo avec la version n spectacle de Summertime Blues, qui est parue sur l'album Live at Leeds, qui a été enregistré, comme je le disais plus tôt, le soir de la Saint-Valentin 1970.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 Une année extrêmement riche. D'ailleurs, dans le prochain bloc, on va entendre Procol Harum et The James Gang. Mais tout de suite, on écoute Jethro Tall, teacher. Vous êtes à l'antenne de la radio campus. La station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89.1 FM. Well, the dawn was coming. Heard him r i n i n g on my bed. A teacher, but that is what、right, I call myself. レシピがきつか Du 29 juillet au 1er août, vous aussi croulez de rire au Mondial des amuseurs publics Unipri x des Trois-Rivières, en partenariat avec Desjardins. Quatre jours remplis de festivités avec une panoplie de personnages f a r f e l u s pour toute la famille. Et sur la scène l u t o q u é b e c ne manquez pas Dominique et Martin et Peter McLeod. Du 29 juillet au 1er août, le fourrier sera contagieux au Parc des Genoux lors du Mondial des amuseurs publics. Tous les détails au map3r.net. c e fou.ca. Pour connaître les palmarès complets de c e fou.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 James Gang avec Funk No. 49, la pièce qui ouvre leur deuxième album. The James Gang Rides Again, paru en 1970.、The、James Gang, qui était un trio qui mettait en vedette Joe Walsh, guitariste et chanteur qui a connu une brillante carrière solo par la suite et qui a fini par se joindre aux Eagles. D'ailleurs, les Eagles ont souvent joué cette pièce No. 49, en, fun, Funk No. 49, en spectacle. Juste avant ça, on a entendu p r o c o l Harum avec Whiskey Train. C'est la pièce qui ouvre leur album Home de 1970, à l'époque où le guitariste Robin Trower faisait partie du groupe. Lui aussi, Robin Trower a connu une carrière en solo remplie de succès lorsqu'il a quitté le groupe au début des années 70. Au début du blog, on a entendu Jethro Tall avec Teacher. s e s t tiré de leur troisième album Benefit et c'est un de leurs très bons premiers albums.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 On écoute Free avec un des très très gros canons de cette année-là. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station d e s m é l o m a n e s e s t la seule à faire tourner du vrai rock à t o i s r i v i è r e C'est Fou 8 9 FM. h o m e Railroad avec la pièce I'm Your Captain qui clôture leur troisième album Closer to Home paru en 1970. Évidemment, on dirait pas ça en t e n d r e cette pièce-là, mais Grand Funk Railroad c'était un groupe extrêmement élevé à l'époque. C'est un groupe extrêmement bruyant, c'est un groupe extrême, un véritable groupe de proto-metal. Tout comme la formation qu'on a entendue juste avant ça, Mountain avec un de leurs classiques, Mississippi Queen, tiré de l'album Climbing, très bon disque. Et au début du bloc, on a entendu Free avec、euh, leur classique, All Right Now, tiré de l'album Fire and Water, qui est considéré, est un disque un considéré, est c'est qui est considéré comme un véritable classique, surtout par les Anglais qui le vénèrent.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 Let's go. Yeah.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 Bye.、Uh -huh. Clearwater Revival, le CCR, avec un de leurs très nombreux classiques Up Around the Band, qu'on retrouve sur le disque Cosmos Factory, qui est paru en juillet 1970, il y a exactement 40 ans. Creedence, qui, en cette période, Flower, Power, EP, ont contribué comme ça à un retour aux sources dans le mouvement rock. John Fogerty, c'était un homme dont les racines musicales étaient fermement implantées. dans le rock des années 50, le folk, le blues, le country, privilégiait donc une, une approche plus directe et traditionnelle que ses contemporains qui avaient tendance comme ça à l'époque à se perdre dans des albums concepts souvent vaseux, euh, les expérimentations psychédéliques ou les jams interminables. Fogerty, lui, considérait qu'un album devait être basé sur plusieurs singles, 45 tours, très fort autour desquels les albums étaient construits. CCR, c'était un groupe de 45 tours, contrairement à la plupart de leurs collègues de San Francisco et de h i g h t a s h b u r y Il y en a beaucoup pour dire que ça a sauvé CCR, cette façon de faire de la prétention qui a touché la plupart des groupes de la fin des années 60. Et c'est ce qui fait que leur musique a bien vieilli en général. Ils en ont sorti un autre album, CCR, cette année-là, en 1970, intitulé Pendulum pas mal moins génial que les précédents et qui a marqué le début du déclin de CCR qui a implosé comme ça deux ans plus tard. Juste avant Creedence, on a entendu les Rolling Stones avec un de leurs très nombreux classiques en concert, Jumping Jack Flash, tiré du non moins classique album Get Your y a y a s Out, qui a été enregistré à l'automne 69 lors de la glorieuse tournée américaine des Stones, qui a culminé avec le festival d'Altamont en Décembre 69, festival qui a mis fin de façon brutale aux années 60, aux idéaux hippies, à l'ère du verso, au flower power, à l'innocence du baby boom. Si vous voulez vous faire une très bonne idée du pourquoi de la fin du mouvement hippie, vous n'avez qu'à visionner le film Gimme Shelter, qui est un vrai film d'horreur et qui porte sur le festival d'Altamont. Au début du bloc, on a entendu Crosby s t i l l s Nash Young avec une pièce qui rendait hommage au plus grand triomphe de la contre-culture des années 60 et du mouvement hippie, Woodstock, qui a eu lieu en août 1969, une des plus grandes réussites des 60s, quatre mois avant l'hécatombe de Altamont. Il y a un excellent film qui est sorti、euh, il y a un an. Intitulé Taking Woodstock et qui raconte de façon tout à fait crédible l'effervescence qui e n t o u r a i t la tenue du festival. C'est assez impressionnant. Le réalisateur Angley a réussi à recréer l'époque parfaitement. C'est disponible en DVD depuis un bout de temps. C'est vraiment très bon. Et petite anecdote par rapport à la pièce Woodstock. Elle a été composée par la Canadienne j o n i Mitchell qui, curieusement, n'a jamais été. À Woodstock, contrairement à Crosby, Stills, Nash Young. Vous êtes à l'émission Actacique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970, pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970, qui est une des plus belles. De l'histoire du rock, une année extrêmement riche. Comme je l'ai dit au début de l'émission, 70, ça a aussi été la première année d'une nouvelle décennie qui annonçait comme ça un changement de garde au niveau du rock. Et c'est l'année où on a appris la fin、euh, du plus grand groupe, le plus emblématique des années 60, The Beatles, qui ont sorti、euh, leur dernier album le 8 mai 1970, Let It Be. On a aussi sorti le film Let It Be en mai. On écoute tout de suite une pièce un peu moins connue, mais néanmoins excellente. I've got a feeling v o u s ê t e s à l a n t e n n e d e la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! Everybody had a good time. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sunshine. Oh yeah. oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up. Everybody. Alice Cooper avec une pièce définitivement très inspirée des Beatles. Beautiful Fly Away tiré e du disque Easy Action sorti en 1970, à l'époque où le groupe continuait à se chercher musicalement et conceptuellement. C'est l'année suivante avec l'album Love It to Death que Alice Cooper ont vraiment trouvé leur voix. Quand ils ont commencé à travailler avec le producteur canadien Bob e z r i n D'ailleurs, on a appris dernièrement que Alice travaille en ce moment avec e z r i n sur son nouvel album intitulé Night Shift, qui l devrait voir le jour dans quelques mois. Alice Cooper a complètement mangé tout le monde samedi dernier au Heavy MTL, à mon avis. Il a vraiment donné un concert, une bonne coche au-dessus du reste des groupes qui étaient là. Et pourtant, il y avait quand même Slayer. Testament, euh, Anvil, euh, Fear Factory, Cataclysm, Mastodon. En tout cas, personnellement, j'ai trouvé que Dave Mustaine faisait pitié. Il a v a i Alice,、euh, meilleur concert de Alice Cooper que j'ai jamais vu. Après le spectacle,、euh, avec mes amis, on s'est tous dit,、euh, c'est fini, il n'y a pas personne qui va battre ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai bien aimé Skeleton Witch aussi、euh, dans l'après-midi au AVMTL. Juste avant Alice Cooper dans le bloc, on a entendu un autre groupe qui sonnait beaucoup comme les Beatles, tellement qu'il y en a qui pensaient que c'était John, Paul, George et Ringo incognito. Bad Finger avec une composition de Paul McCartney, Come and Get It, qui a servi de thème principal au film The Magic Christian, qui mettait en vedette nul autre que Ringo Starr, qui est sorti aussi en 1970. Cette pièce est parue en 45 tours, ça a eu pas mal de succès. Uh, The Magic Christian avait été traduit, le film, en français par、euh, un Beatle au paradis. J'ai de bons souvenirs de ce film-là. Au début du bloc, on a entendu les Beatles eux-mêmes avec une composition de Paul McCartney, I've Got a Feeling, tirée du dernier album d e Fab For Let It Be, qui est paru en mai 70. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970, pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970. C'est une des plus belles de l'histoire du rock, une année extrêmement riche. C'est en avril 70 que le monde a appris la fin des Beatles au moment de la sortie du premier album solo de Paul, son album、euh, homonyme. Évidemment, comme c'est lui qui l'a annoncé, les gens ont cru que c'était Paul qui avait mis fin au Beatles, alors qu'au contraire, c'est plutôt lui qui a tout fait pour garder le groupe ensemble jusqu'à la fin. Mais néanmoins, 70, ça a été l'année. Euh, où les membres des Beatles ont commencé vraiment à s'émanciper en tant qu'artistes solo. Ringo a sorti son deuxième album,、euh, c'est-à-dire Beaucoup of Blues, qu'on n'entendra pas aujourd'hui, pas parce que c'est pas bon, mais bien parce que、euh, c'est vraiment un album de country, c'est absolument pas rock, c'est pas mauvais, mais、euh, ça n'a absolument rien à voir avec le rock. John Lennon lui a sorti son premier grand chef-d'œuvre en solo, l'album Plastic on a Band, qu'on a surnommé、euh, le confessionnal de Lennon. Mais surtout, ça a été l'année de George Harrison, qui a connu un succès fantastique, fantastique plutôt, avec euh, son euh, album triple All Things m u s t Pass, dont on écoute tout de suite un extrait. My Sweet Lord à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Toit-Rivière. C'est faux 89.1 FM As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they e tortured and scared you for t w e n t y odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first, you must learn how to smile as you kill.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 If you want to be a hero, well, just follow me. y o u s s e it on its immersion, a classic bicycles for two. Broken hearted to b h e l e a e Parachute, Tommy Boots, sleeping bags for two. Sentiment. McCartney avec la très belle pièce Junk qu'on retrouve sur son premier album solo homonyme paru au printemps 1970. Pièce qu'il avait, qu avait composée lors de son voyage en Inde avec les autres Beatles, avec le Marashi. h a En 1968. Juste avant ça, on a entendu John Lennon avec Working Class Heroes, c'est tiré de son album Plastic Ono、oh、Band. Et au début du bloc, on a entendu George Harrison avec My Sweet Lordy Moss Classic, tiré du non moins classique album All Things m u s t Pass, un album triple paru en décembre 1970.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 Et Le Almond Brothers Band. Mais tout de suite, on va débuter avec un jeune homme qui était tout à fait inconnu à l'époque et qui a sorti son premier album homonyme cette année-là. Album qui a débuté une carrière tout à fait stellaire. Elton John sur les ondes de la radio des Mélomanes de Trois-Rivières. C'est faux! 89.1 FM. It's a little bit funny.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 See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, y o u r s are the sweetest guys I've ever seen. And you can tell everybody this is the sun.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 y o h w o w o n w o d e n r l d u e r l u l in e l in e w in h w i h l e i l You're in the world. You're in the d in e n t i o n r o u r e l d You're in the world. Floor, I'd be s a d a n d blue if not for you. If not for you, maybe I'd lay awake all night, wait for the morning light to shine and through, but it would not be new. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. Not For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd been nowhere at all. アジスウルーエン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 Venez goûter et appréciez la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans. La seule radio musicale. Allman Brothers Band avec la pièce In Memory of Elizabeth Reed, une pièce qui a été inspirée par une pierre tombale. C'est un nom qui e s t inscrit sur une pierre tombale dans un cimetière où les membres du Allman Brothers Band avaient bien allé faire l e pour prendre une pause pendant leur pratique, pour aller fumer. C'est tiré de leur deuxième album, Idlewild South, un très bon disque paru, bien sûr, en 1970. Juste avant ça, on a entendu Bob Dylan avec If Not For You. C'est tiré de son album New Morning. C'est une pièce aussi qui a été reprise par George Harrison la même année sur son album All Things Must Pass et ça a été aussi repris. Par o l i v i e Newton-John, dont ça a été le premier succès, si je ne m'abuse. Au début du blog, on a entendu Elton John avec la pièce, très belle pièce, Your Song, qui ouvre son premier album homonyme, paru bien sûr en 70, et qui a débuté comme a u n carrière tout à fait fantastique. Il a sorti un autre album. Euh, cette année-là aussi, un très bon disque, Tumbleweed、The、Connection. Edson y o u n g a fait de la très très bonne musique jusqu'en 1975 et après ça, c'est devenu incroyablement mauvais. Malheureusement. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970. Pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970, qui est une des plus belles de l'histoire du rock, une année extrêmement riche. D'ailleurs, dans un moment, on va entendre Eric Clapton à l'époque de Derek and the Dominos. On va aussi entendre Santana. Mais tout de suite, on va écouter une formation qui faisait une espèce de retour à leurs racines, à leurs sources. ドーンズ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 おはようございます。 Santana, avec sa reprise de Tito Puente, Oye, Como va s e s t t i r é de son deuxième très bon album Braxis, paru bien sûr en 1970. Il faisait de très, très, très bons disques au début des années 70. Santana, ça s'est vraiment gâché par la suite et aujourd'hui, c'est vraiment pitoyable. Juste avant ça, on a entendu Eric Clapton à l'époque de Derek and the d o m i n o s avec l'immense classique Layla. C'est tiré de l'album Layla and Other Assorted Love Songs. Et ça, c'est vraiment une de mes trois pièces rock préférées de tous les temps, Layla. Au début du vlog, on a entendu l e s Doors avec Maggie McGill. C'est la pièce qui clôture l'album Morrison Hotel. Qui était une espèce de retour aux sources, aux racines musicales pour les Dors, o qui s'étaient un peu égarés avec les cuivres sur l'album précédent, le Soft Parade, n'est pas très bon. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970, pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970. C'est une des plus belles de l'histoire du rock. Dans un moment, on va entendre les Grateful Dead qui venaient de prendre un virage à ce moment-là vers le country rock. On va aussi entendre Steppenwolf, mais tout de suite, on écoute un immense classique estival. m o n g o Jerry in the summertime. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s de Trois-Rivières. シフォンファンフフフ Let's do what you feel, speed along the lane. y o u c a been down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it, make it good a n d late vibe. We're not grandpa, we're not d i r t y we're not me. a n We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, l i v e we're living, yeah, that's our philosophy. Settle down. It's h e s rich. If she's nice, bring your friends, and w e l l all g o i n to town. <laughs> I'm sorry. Canadien s t e p p e w o l f avec Ouny Dieu s'est tiré de leur album, leur septième album, tout simplement intitulé Seven. C'est quand même impressionnant. Ils ont produit s e t a l b u m en moins de deux ans, puisque le premier date de 1968. Juste avant ça, on a entendu The Grateful Dead avec Friend of the Devils et s t i r é de leur album American Beauty, le deuxième album qu'ils produisaient suite à leur virage country. Au début, le groupe a débuté comme une formation de rock psychédélique. Mais à partir de 1970 et de l'album Working Man's Dead, ils ont pris un virage country rock qu'ils ont tenu pas mal jusqu'à la fin de leur carrière. American Beauty, c'est probablement le meilleur album des Grateful Dead dans ce style. Au début du b l o c on a entendu m o n g o Jerry avec In the Summertime, un classique estival paru sorti sur l'album du même nom. Vous êtes à l'émission c Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970. Ce n'est pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970. C'est une des plus belles de l'histoire du rock, une année extrêmement riche、euh, dans laquelle、euh, s'est développé beaucoup de, de nouveaux styles, et、euh, dont à l'époque le jazz rock, ce qu'on appelait du jazz rock, le Blood, Sweat and Tears, Chicago, qu'on va entendre dans quelques minutes. Mais tout de suite, on écoute un homme qui s'est beaucoup illustré. Au festival de Woodstock, Joe Cocker, The Letter, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes. C'est fou! 8 9 FM. treble.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 Amateur de métal p o g r e s s i f et de power metal, l'émission Labrique l fanal est de retour tout l'été, les m a r d i à 19h. Votre animatrice, m i c h e l e vous présentera des formations qui dominent ce style dans le monde entier. Des formations telles que Stratovarius, p h n o m Blast, OPEP, s Ainsi b a a a t g e que beaucoup d'autres. L'abri des fanales le mardi à 19h sur les ondes de Seifou 89.1. Tu veux vivre une belle expérience, connaître de nouveaux groupes, partager tes passions, e h bien tu peux le faire.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 Savoy Brown avec That Same Feeling. C'est tiré de leur album r o s Siena. Paru en 1970, un bon album. En tout cas, personnellement, je l'ai écouté très, très souvent, cet album r o s Siena. C'est un groupe qui, aujourd'hui, Savoy Brown est、euh, à peu près. C'est un groupe obscur aujourd'hui. C'est un groupe qui est complètement oublié. Mais à l'époque, il générait assez d'intérêt pour、euh, tout de même remplir de gros h e u r e n a s comme、euh, Forum de Montréal. Et le Colisée de Québec. D'ailleurs, Savoy Brown avait beaucoup plus de succès ici en Amérique du Nord que, que dans leur pays natal, l'Angleterre. Juste avant ça, on a entendu une autre formation aussi qui, qui est obscure de nos jours, qui est complètement oubliée, mais qui était immense à la fin des années 60, début 70, Blood, Sweat and Tears, avec la pièce Lucretia McEvil. C'est tiré de leur troisième album, qui est tout simplement intitulé Blood, Sweat and Tears 3. paru, évidemment, en 1970. On a entendu aussi dans le b l o c une formation qui, elle, est beaucoup plus,、euh, connue, je dirais,、euh, qui, est, qui est, restée un peu plus,、euh, Chicago avec、euh, un de leurs classiques, 25 or 6 to 4. C'est tiré de leur、euh, deuxième album.、Euh, lui aussi, t tout simplement intitulé Chicago 2.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 de L'histoire du rock. C'est une année qui est extrêmement riche. D'ailleurs, dans un moment, on va entendre les Kings, mais tout de suite, on va poursuivre avec un autre groupe qui est aussi complètement obscur, complètement oublié de nos jours, mais pourtant, c'est un groupe qui était vraiment、euh, très, très, très populaire, très aimé、euh, en Angleterre,、euh, la formation de Moo. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, C'est Faux 89.1 FM. Kings Avec un de leurs classiques, Lola. C'est tiré de l'album Lola vs. The Power Man and The Money Go Round Part 1. Paru, bien sûr, en 1970. Juste avant ça, on a entendu une formation qui. Complètement oublié de nos jours, une formation、euh, qui est devenue obscure, mais qui avait une certaine envergure à l'époque. The Move avec Hello Susie, c'est、euh, la pièce qui ouvre、euh, leur album Shazam, très bon disque paru en 1970.、Euh, les deux membres les plus en vue étaient Roy Wood, guitariste et chanteur, et Beth Bevan, le batteur,、euh, qui ont、euh, quitté deux ans plus tard. Pour aller former y ELO l w Electric Light Orchestra avec Jeff Lynn, e qui d'ailleurs jouait sur les deux derniers albums de The Move, c'est-à-dire Looking On et、A、Message from the Country. Vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970, mais pas la décennie, mais plus spécifiquement l'année 1970. 1970, qui est une des plus belles de l'histoire du rock, une année extrêmement riche. D'ailleurs, on va le voir encore une fois dans le prochain bloc avec deux artistes qui faisaient leur premier pas à l'époque. On va entendre David Bowie et Rod Stewart, mais tout de suite, on va poursuivre avec une autre formation qui, avec le temps, est devenue complètement obscure. The Pretty Things, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélamanes et la seule à faire tourner du vrai rock à Toire et Viens. C'est faux, 89 FM. We'll be right you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 Stewart, avec la pièce titre de son deuxième album, Gasoline Alley, s'est parue en 1970. Il faisait de très bons albums, Rod Stewart. À l'instar d'Elton de John, il a fait de très bonnes choses au début de sa carrière et puis soudainement, au milieu des années 70, ça s'est、euh, vraiment dégradé aujourd'hui, c'est tout à fait <rire> pitoyable. À l'époque, Rod Stewart faisait aussi carrière en même temps avec la formation The Faces. Juste avant ça, on a entendu un homme qui lui aussi débutait sa carrière au début des années 70, David Bowie, avec la pièce-titre de son troisième album, The Man Who s o l d the World, qui bien sûr a été reprise、euh, 20 ans plus tard par k u r t Cobain et Nirvana, qui en ont fait un véritable classique. C'est un, un album culte, je dirais, ça, The Man Who s o l d the World. J'ai beaucoup d'amis qui、euh, sont vraiment、euh, accrochés sur cet album, qui est très bon. Au début du bloc, on a entendu les Pretty Things avec la pièce Grass. C'est tiré e de leur très bon disque Parachute, qui est paru bien sûr en 1970. Ça aussi, c'est un album que j'ai écouté beaucoup. Et tiens, quand je vais revenir à la maison ce soir, c'est ce que je vais faire réécouter l'album Parachute.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 Birth Control, on va aussi entendre les Moody Blues, mais tout de suite, on va écouter Spooky Tooth avec une reprise des Beatles. I am the Walrus, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus. La station des m é l Amales est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux. 89 FM. Question qui ouvre l'album et Question of Balance paru bien sûr en 1970. C'est de Moody Blues qui sont un peu oubliés de nos jours, à part pour la pièce Night in White s a t i n On connaît les gens, n e c o n n a i s s e n t pas en général tellement、euh, le reste de la discographie de Moody Blues qui est quand même assez intéressante. Juste avant ça, on a entendu Birth Control avec、euh, l a reprise d'une pièce des Doors Light My Fire, bien sûr. C'est tiré de leur、euh, premier album homonyme. Qui, euh, qui est présenté d'une façon、euh, très originale,、euh, dans une pochette en forme de bois, de p i l u l e a n t i c o n c e p t i o n n e l l e C'était vraiment original. Au début du b l o c on a entendu Spooky Tooth avec、euh, la reprise、euh, d'un classique des Beatles,、euh, de leurs nombreux c l a s s i q u e I Am the Walrus. C'est tiré de l'album The Last Puff, qui était une espèce de tentative de retour, une espèce de tentative de faire oublier l'album précédent, qui en avait été un expérimental de musique、euh, électronique. Avec le français Pierre-Henri, l'album Ceremony, qui n'était pas très bon.、Euh, bien sûr, pour moi,、euh, les deux premiers albums de Spooky Tooth、euh, sont les meilleurs, mais、euh, ils ont atteint leur、euh, je dirais leur dirais, zénith avec、euh, la pièce t h e Mirror quelques années plus tard. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Venez nous rencontrer au 1275 d'avion Albert Dessier de Luc Téa. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Le temps des plaisirs est fini. Le temps des plaisirs. c a p 8 9 c a p 8 9 c o m m n Bye. Grown a long, long beard and so. Avec la pièce John Barleycorn, qui est une pièce traditionnelle du folklore anglais, qu'on retrouve sur l'album John Barleycorn Must Die, l'album du retour de Steve Winwood avec Traffic. Puisque Steve avait quitté、euh, l'année p r é c é d e n t e pour former Blind Faith avec、euh, Ginger Baker et Eric Clapton. Et、euh, c'était、euh, de très courte durée comme groupe. Juste avant ça, on a entendu Jimi Hendrix avec Stepping Stone,、euh, une pièce tirée de l'album First Rays of the New Rising Sun, qui est l'album sur lequel j i m i travaillait au moment de son décès en septembre 70. Et au début du bloc, on a entendu、euh, j a n i s Joplin avec Move Over. pièce Qui ouvre l'album Pearl, l'album sur lequel elle travaillait lorsqu'elle est décédée à l'automne 1970, elle aussi,、euh, qui était parmi les premières victimes avec Brian Jones,、euh, comme ça, des années 60 de leurs abus.、Euh, Jim Morrison a suivi l'année suivante et、euh, il avait pris l'habitude de dire à ses amis avec qui il prenait un coup、euh, de façon très morbide: You are now drinking with number three. Ce qui veut dire,、euh, vous êtes en train de boire avec le numéro 3, ce qui signifie que Jim euh, anticipait euh, son décès éminent.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 Pour le moment, on va poursuivre avec un peu de blues rock, du matériel vraiment plus tranquille. Dans un moment, on va entendre Ten Years After, mais tout de suite, on écoute Humble Pie, Live With Me. À l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes de Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 FM.、Hmm.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 Des émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller. c e Sifu.ca pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux. c e Sifu.ca, tout juste refait à n e u f viens nous visiter.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 Travei-nos. Travei-nos. Avec un de ses très nombreux classiques, Southern Man. C'est tiré de son non moins classique troisième album, After the Gold Rush, Rush plutôt, paru bien sûr en 1970. Le prochain projet pour,、euh, Neil, pour Neil Young,、euh, c'est la deuxième anthologie qui va voir le jour dans quelques temps, semble-t-il, et qui est apparemment plus volumineuse encore que la première.、Euh, cette deuxième anthologie、euh, va couvrir、euh, la période du début des années 70 jusqu'à 1980, là où、euh, ça s é t a i t arrêté pour、euh, le、euh, euh, premier volume, c'est-à-dire、euh, l'album Harvest. Ça va reprendre après ça jusqu'au début des années 80. Juste avant ça, on a entendu Ten Years After avec Love Like a Man, c'est tiré de l'album Cricklewood de « Green. Et au début du bloc, on a entendu Humble Pie avec、euh, La Pièce qui ouvre leur、euh, troisième album homonyme, Live With Me, à cette époque-là, en 1970. Humble Pie, c'était vraiment une très grosse pointure, très, très, très gros nom. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anne Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970, pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970, qui est une des plus belles de l'histoire du rock. Je vous parle maintenant d'un groupe très obscur, une formation de folk rock progressif et psychédélique britannique du nom de Fairfield p a r l o r et qui ont enregistré un seul et unique album, paru évidemment en 1970, intitulé From Home to Home, et qui est très prisé. Des amateurs d o r a c l e psychédéliques et progressifs obscurs du début des 70s. Fairfield Pollard, dont la genèse remonte à la formation Kaleidoscope. Ici, il faut faire attention parce qu'à la fin des années 60, il y avait deux groupes qui portaient le nom de Kaleidoscope et qui faisaient carrière en même temps. C'est-à-dire, il y en avait un groupe californien. Qui mettait en vedette le guitariste David Lindley,、euh, qui était très révolutionnaire ce, ce groupe,、euh, qui intégrait des, des instruments acoustiques non traditionnels dans son rock psychédélique, ainsi que des éléments de musique du monde.、Euh, D'ailleurs, ce groupe-là, Jimmy Page a déjà dit que c'était son préféré à la fin des années 60, c'est quand même quelque chose. Et il y avait un autre kaleidoscope, celui-là anglais, et qui faisait un rock psychédélique plus ordinaire, aux limites de la pop, et, et、euh, c'est de celui-là. Euh, D'où est originaire、euh, Fairfield Parlor. En fait, Kaleidoscope a changé de nom pour euh, marquer euh, son, son changement d'orientation musicale qui est passé de la pop-rock、euh, légèrement psychédélique vers un son plus progressif. Mais néanmoins mélodique et accessible. C'est dans la mouvance des Moody Blues, mais on ne parle pas ici de plagiat. Fairfield Parlor, en fait, c'est une version progressive de Kaleidoscope, tout simplement. On va tout de suite écouter trois extraits de cet album qui, je le rappelle, est très prisé des collectionneurs From Home to Home. Sur les o n d e s de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule, à faire tourner du vrai rock psychédélique à Trois-Rivières. C'est fou 89. Emily wore her best suit, and everyone stared and said, My, you look cute. But she didn't, though her smile was beautiful.、Ah. Emily sang the loudest, she was way out of town. We're trembling, but the hymns took her back into her childhood. Blushed to her toes and said, Everyone knows I'm a silly. Then she played cats with her fingers. Emily drank the champagne. She had a smoke, the first in forty years. Her eyes filled with tears. Everyone tried to look away. Heard the music. She tried to dance but fell on her face in the middle of the floor and all the children yelled for more. Raisin peanuts, but they knew she wouldn't move. One says, What a shame she's dead. oh, but wasn't it fun? We must try to do it again.、Mm -hmm. Emily brought confetti that she'd made herself by. s t wedding dresses and close-ups of Marlon b r a n d e r Très obscure du début des années 70. Fairfield Parlor avec trois extraits tirés de leur album From Home to Home paru en 1970. On vient d'entendre la pièce Emily qui est une des plus douces de l'album et qui est tout à fait représentative du disque. Juste avant, on a entendu Free qui、euh, est une des chansons les plus vivantes de l'album et au début du b l o c on a entendu la pièce In My Box. Même si le groupe était signé sur la prestigieuse étiquette euh, progressive euh, Vertigo, euh, le disque n'a pas vraiment obtenu la faveur des amateurs de prog、euh, de l'époque et、euh, il ne s'est pas tellement vendu.、Euh, Fairfield Parler se sont alors mis à travailler sur un deuxième disque, un album double concept、euh, intitulé White Faced Lady. Qui racontait l'histoire d'une jeune femme perturbée qui devient une vedette de cinéma et qui finit par connaître une fin tragique. <rire> Rien de très jojo ici. Malheureusement pour eux,、euh, Fairfield Parler, leurs projets avec、euh, l'étiquette de disque RCA ne se sont pas concrétisés et、euh, le groupe s'est séparé avant de sortir l'album. Presque 30 ans plus tard, c'est-à-dire en 2000, le groupe a fini par le sortir, cet album, puisqu'il faisait partie du coffret The Fairfield Parlor Years, sur lequel on retrouvait aussi le premier album From Home to Home. Mais、euh, curieusement, ce coffret-là est sorti sous le nom de Kaleidoscope. Voilà qui met un terme à cette petite présentation de Fairfield Parlor. J'espère que ça vous a plu. Le 27 août, à mon retour de vacances, je vais vous présenter un autre groupe anglais très obscur qui porte celui-là, le joli, très joli nom de Pussy. C'est donc un rendez-vous.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 À l'antenne de la radio campus, la station des mélomanes est la seule à d i f f u s e r du vrai rock à t o i r e v i e n n e Absolument la seule! Ne cherchez pas a i l l e u r s ça sert à rien. Il faut juste des balades ou de la pop comme balloon. Juste assez fou qu'on passe du rock.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 Appelez-moi François-Olivier Marchand au 376-5184-Poste 3. Ou écrivez-moi à dpcfouacommercialuqtr.ca. Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca.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 Venez goûter et apprécier la qualité. Yuzu Sushi. 89 ans. La seule radio musicale. to come. Nice avec la reprise de America de Leonard Bernstein, c'est tiré de l'album Five Bridges qui est paru bien sûr en 1970. l e Nice qui mettait en vedette le fameux claviériste Keith Emerson. Juste avant ça, on a entendu Atomic Rooster avec la pièce-titre de leur deuxième album Death Walks Behind You. Tommy Crewster, qui mettait en vedette de son côté le batteur Carl Palmer,、euh, pour qui c'était le deuxième groupe d'importance. C'était illustré avant ça avec le Crazy World of Arthur Brown. Au début du b l o c on a entendu King Crimson avec、euh, Pictures of a City. C'est une pièce qu'on retrouve sur le deuxième album du groupe, In the Wake of Poseidon, qui est paru évidemment en 1970. Et à cette époque, c'est Greg Lake qui était le bassiste et chanteur. De la formation. Évidemment, Greg Lake, Carl Palmer et Keith Emerson ont chacun de leur côté quitté leur groupe pour former ensemble Emerson Lake Palmer, qui est devenu un des groupes les plus importants dans le monde du rock progressif dans les années 70. Et c'est cette année-là aussi qu'ils ont sorti leur premier et très, très bon album homonyme. Qui est paru un peu plus tard cette année-là, qui est vraiment très bon. Malheureusement, on ne pourra pas l'entendre aujourd'hui, mais je reviendrai assurément là-dessus dans une future émission Rock Classique. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Et、euh, c'était le cas des Mersonic et Palmer. Pink Floyd était déjà、euh, quand même assez.、Euh, c'était un nom important, pas aussi important qu'il est devenu par la suite au milieu des années 70, mais、euh, néanmoins,、de、certains groupes、euh, qui allaient devenir assez importants dans les années suivantes euh, débutaient.、Euh, c'était le cas de Yes, qui a sorti son deuxième album cette année-là, Time in the World. On écoute tout de suite un extrait de ce disque. Then, vous êtes sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. a t t e n t i o n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 d e formations telles que Stratovarius, p a n d o n t Blast, Opep, s a b a t a g e ainsi que beaucoup d'autres. L'abri des fanales le mardi à 19h sur les ondes de Sifu 89.1. 89, 89. Juste avant la pause pub, on a entendu Pink Floyd avec la pièce If, tirée d'un de leurs albums très controversés, A Tom Heart Mother, qui est paru en 1970, un album qui est loin d'être. Apprécié universellement, même David Gilmour ne l'aime pas. Mais Personnellement, c'est un disque que j'ai toujours apprécié, à part la pièce Allen's Psychedelic Breakfast,、euh, qui est à la fin, qui est vraiment inutile, ratée et, et moche. Vous savez que cet automne, Roger Waters va partir en tournée pour présenter le spectacle The Wall un peu partout en Amérique du Nord et il va s'arrêter ici à Montréal en octobre pour deux concerts. Ça, ce s t vraiment pas des nouvelles. Par contre, ce qui en est une, c'est que Roger Waters a confirmé au magazine Billboard que son ami David g i l m o u r va faire une apparition lors d'un des concerts de la tournée américaine pour,、euh, pour faire le solo de guitare dans la pièce Comfortably Numb. Ça va peut-être être à Point Hall, on ne s a i s pas. Juste avant Pink Floyd, on a entendu Yes avec la pièce Then, tirée du disque Time and Word, le deuxième du groupe qui est paru, bien sûr, en 1970.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 En 1970. Dans un moment, on va entendre un extrait du premier album de Gentle Giant et une pièce de The Least We Can Do Is Wave to Each Other de Van de r Graaff Generator. Mais tout de suite, on écoute Genesis à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! I'm Gary Green from Gentle Giant. You're listening to the Rock Classique on 89.1 FM. Vandergraff Generator avec、euh, un de leurs、euh, premiers classiques, probablement leur premier classique, Refugees, s'est、euh, tiré de ce qui est,、euh, à mon avis,、euh, le premier album intéressant de Vandergraff Generator, The Least We Can Do Is Wave to Each Other, qui est bien sûr paru en 1970.、Euh, ils en avaient sorti un autre précédemment, The Aerosol g r e e n Machine, qui Pas vraiment intéressant. <rire> Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec Why Not, c'est tiré de leur premier album homonyme, très bon disque. Et au début du bloc, on a entendu Genesis avec The Knife, c'est tiré de l'album Trespass, c'est la pièce qui clôture ce très bon disque. Moi, je l'adore cet album-là, Trespass, mais c'est un disque qui est vraiment sous-estimé, du moins par rapport aux autres qui ont suivi Nursery Crime, Foxtrot, etc.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 Vous retrouverez aussi les tops des années passées. Il y a un lien pour me contacter par courriel. Il y a une section balado de diffusion si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand comme ça dans la semaine. Et vous retrouverez aussi une section nouveauté s qui mène, il y a un lien direct vers mon blog sur lequel vous retrouverez à peu près 75 critiques de disques qui s o n t sortis depuis un an. Ceux qui recherchent Des de, d e Suggestions s d'albums à se procurer, vous allez assurément y trouver des choses qui vont vous intéresser. Encore une fois, le site se trouve au www.rackclassic.net. On va maintenant prendre un virage musical assez drastique, puisqu'on va s'en aller vers du matériel un peu plus musclé, c'est-à-dire vers le hard rock et le m é t a l Dans quelques minutes, on va entendre Deep Purple, mais tout de suite. Oui c'est cactus, vous êtes sur les ondes de 699-1 Complet de c e s Fou, des émissions spéciales à venir, télécharger des entrevues, des chroniques ou encore connaître les spectacles à surveiller. c e Fou.ca pour inspirer ta liste d'albums à acheter ou à mettre sur ta liste de cadeaux. c e Fou.ca, tout juste refait à neuf. Viens nous visiter. Après plusieurs f r a n c h e s à Québec, nouvellement implanté à Trois-Rivières, situé au 48-25 boulevard des Forges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 スピーゼーションレザンスピーゼーシンレスピーゼーシンレスンスンスンスンスンスンスンスンスンススンスンスンスンスンスンンスンンスンンススススス トラベル。 « Purple » Avec Hard Loving Man, la pièce qui clôture leur excellent album, un de leurs chefs-d'œuvre. C'est un des meilleurs disques de toute l'histoire du rock. In Rock, Paris, bien sûr, en 1970. Juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec、euh, un autre chef-d'œuvre, la pièce Immigrant Song, c'est tiré de leur troisième album, tout simplement intitulé Led Zeppelin III ». Et au début du bloc, on a entendu Cactus avec Parchment Farm, pièce qu'on retrouve sur leur premier et très bruyant album homonyme. C'est vraiment un groupe très élevé à l'époque, Cactus. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente un spécial année 1970, pas la décennie, mais bien spécifiquement l'année 1970, qui est une des plus belles de l'histoire du rock. D'ailleurs, on va continuer à le voir dans le prochain bloc avec、euh, des formations qui ont débuté leur carrière à ce moment-là. On va entendre UFO, mais tout de suite, on écoute Uriah Heep avec la pièce Gypsy. C'est un de leurs classiques.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 I'll、take your pay and you rest r one day you think you'll never reach Side. She feels the same as it's best to do that. You're gonna let it ride. You tell her how you feel about the birdies and. Selon Block, on a entendu trois formations qui ont fait leur début, qui ont sorti leur premier album en 1970. On vient d'entendre UFO, avec leur reprise Come On Everybody d'Eddie de Cochran, s e s t t i r é de leur、euh, premier album, évidemment. UFO One,、euh, paru en 1970, bien sûr. UFO qui、euh, faisait un rock euh, psychédélique, euh, assez, euh, je dirais, en tout cas, ça, ça, ça a vraiment p r i s、euh, Michael Schenker、euh, au troisième album pour、euh, fignoler un peu tout ça parce que c'était un peu mal parti pour UFO. Juste avant ça, on a entendu un groupe、euh, pas mal obscur, un groupe d'exemples, Blood Rock. Groupe que j'aime beaucoup,、euh, que j'ai connu il y a une dizaine d'années,、euh, qui、euh, n'ont pas、euh, eu énormément de succès, mais assez pour faire quand même、euh, plusieurs albums. i l s en o n t fait cinq et、euh, c'est un groupe qui、euh, jouait souvent, qui faisait les premières parties de groupes assez importants dans les Fillmore East、euh, et West. De Bill Graham. Ce qu'on a entendu, c'est la pièce Gotta Find a Way qui ouvre leur premier album homonyme.、Et、au début du bloc, on a entendu Uriah Heep avec un de leurs classiques. C'est la pièce qui ouvre、euh, leur album Very Heavy, Very Humble qui est、euh, sorti ici euh, sous, euh, tout simplement、euh, sous le nom de Uriah Heep. C'était la pièce Gypsy.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 Que Black Sabbath ont sorti leurs deux premiers albums, c'est-à-dire le premier homonyme et quelques mois plus tard, Paranoid, dont on écoute tout de suite un extrait. Fairies wear boots. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Toirélien. C'est faux, 89 FM! Avec boeuf, a Fairies Wear Boots, la pièce qui clôture l e u r excellent deuxième album, Paranoid, paru bien sûr en 1970. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. J'aurais pu encore poursuivre pendant quelques heures, mais on va s'arrêter là. C'est sûr que j'ai dû faire des choix pour mettre et mettre de côté.、Euh Des trucs excellents qui ont aussi marqué l'année 70, mais ce sera pour une prochaine fois. J'ai dû notamment mettre de côté、euh, les premiers albums de m e r s o n Ligand Palmer, Focus,、uh, Wishbone Ash,、uh, Curved Air,、uh, ainsi que des Faces.、Uh, J'ai dû mettre de côté、uh, Just a Poke de Sweet Smoke, qui est un très bon disque. Sacrifice、uh, de Black Widow. If I could do it all over again, I'd do it all over you. <rire> Caravan,、uh, Dozens on a Raft de Pete Brown,、uh, Sweet Baby James de James Taylor, Metamorphosis de Iron Butterfly,、uh, Back in the USA de MC5, ainsi que Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel. Très, de très bons disques que, que je vais diffuser dans d'autres émissions classiques dans les prochaines semaines. Pour ceux qui écoutent en direct le vendredi, c'est La Sécheuse qui va suivre dans un moment. Ce sera suivi à 20h des Lutins de l'Enfer pour les amateurs de métal plus extrêmes. Si vous écoutez la reprise de Mandy, eh bien, c'est la rediffusion de la dernière émission, La Brique et e Fanal, e qui va suivre. La semaine prochaine, avec l e s s i q je serai en vacances, ce qui veut dire qu'on va vous présenter dans les deux prochaines semaines des rediffusions de, des deux émissions spéciales Année 1980, qui était une autre excellente année qui a marqué fortement l'histoire du rock. Je vous laisse avec une dernière pièce, une pièce des Stooges de l'album Fun House. pièce tout à fait appropriée pour conclure ce spécial 1970, puisqu'elle s'intitule 1970. Je vous souhaite une excellente semaine. Salut!